Buzumullah, alhamdulillah, Wa salat, wa salam, Wa ala rasulillah, Wa ala alihi, wa sahbihi, Wa man tabi'a hudah, Amma ba'd. On entre aujourd'hui dans le chapitre intitulé Bab ma yujibul ghusl wa sifatuhu. Chapitre relatif à ce qui rend les grandes ablutions obligatoires la description de ce dernier. L'auteur il a dit rahimahullah ta'ala wa yajibu min aljanaba wa hiya inzal almani biwat'in aw ghayrihi aw bintiqai alkhitanayn wa khuruj dam alhayd wan nifas wa maut ghayr wa islam alkafir qala ta'ala wa in kuntum junuban fat tahharu و تعالى عالا ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله الآية أي إذا اختسلنا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يختسل دكتور الشيخ أديسي. Le grandes ablutions sont obligatoires? Suite à un état de grande souillure qui correspond ou qui fait suite à une éjaculation dans le cadre de rapports sexuels ou autres, Ou à la rencontre des deux sexes, et également la manifestation du sang, des menstrues ou des lochies, ainsi que la mort, hormis celle du martyr, ainsi que l'entrée dans l'islam du mécréant. L'exalté a dit, et si vous êtes en état de souillure majeure, alors purifiez-vous. Et il a également dit, et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures. Et lorsqu'elles se sont purifiées, alors présentez-vous à elles conformément, à ce qu'Allah vous a ordonné, jusqu'à la fin du verset. Ce qui est visé ici, c'est qu'elles se soient purifiées, ou qu'elles aient fait les grandes ablutions. Et le prophète, wa sallam, a ordonné de faire les grandes ablutions, suite au lavage du mort. Et il a ordonné à celui qui entre dans l'islam, de faire les grandes ablutions. Donc on peut retenir de ce chapitre plusieurs points. Premièrement, l'exposé qui est fait de ce qui rend les grandes ablutions obligatoires. Premièrement, il a cité donc un état de souillure majeur. Il expliquait que cela faisait suite à deux choses. Premièrement, l'éjaculation. Et ce qui est visé ici, c'est ce qui réunit deux points. Premièrement, que ce soit fait avec force, ce qui exclut l'émission infime. Et deuxièmement, que ce soit accompagné de plaisir. Ce qui exclut l'émission de sperme de quelqu'un qui serait éveillé sans que cela ne soit accompagné de plaisir. Et parmi ceux qui prouvent que cela provoque les grandes ablutions, il y a la parole d'Allah que l'auteur a citée « Et si vous êtes en état de souillure majeur, alors purifiez-vous. » Et ce sont les grandes ablutions qui sont visées dans ce verset. Où les trois moyens de purification sont cités. Dans un premier temps, les petites ablutions et dans un second temps les grandes et troisièmement ce qu'on appelle les, albu, les, les, les ablutions pulvérales c'est-à-dire avec la terre donc ici si vous êtes en état de souillure majeure alors purifiez-vous ce sont les grandes ablutions qui sont visées suite à un état de souillure majeur. L'imam ta'ala a rapporté d'après Abu Sa'id al-Khudri que le prophète alayhi wa sallam, a dit l'eau pour l'eau. C'est-à-dire qu'on a recours à l'eau pour les grandes ablutions. à la vision de l'eau éjaculée, c'est-à-dire le sperme. Donc la première eau, quand le prophète a dit l'eau pour l'eau, la première eau, c'est l'eau des grandes ablutions, et la deuxième, c'est celle qu'on appelle donc l'eau euh, de l'homme, c'est-à-dire le, le sperme qu'il aurait vu. Et ce suite à un rêve ou une pensée à connotation sexuelle. Et j'utilise pas le terme érotique pour ne pas faire allusion à certaines choses relatives à la mythologie grecque, si je ne me trompe pas. Donc on dira suite à donc, un rêve ou une pensée à connotation sexuelle ou suite, par exemple, à une masturbation qui, rappelons-le, est une pratique vile et interdite en islam. Et le fait que les Foukaha, donc les savants du fiqh, Il mentionne, parfois ce genre de choses-là, ça ne signifie en rien que ce soit permis. Mais il le mentionne afin de euh, savoir ce qu'il en est, si jamais quelqu'un a recours à ce genre de pratiques-là, malgré leur caractère interdit, comment donc il devrait euh, agir suite à cela. Donc on a dit que ce qui est visé ici, donc, dans l'eau pour l'eau, C'est le sperme qui serait émis et qui serait donc vu suite à un rêve ou une pensée connotation sexuelle ou suite à une masturbation par exemple. Quant au rapport sexuel, on va voir que c'est un cas particulier. Incha'Allah ta'ala. On a donc dit que le sperme qui est visé ici, c'est celui qui a été éjaculé. Donc celui avec force et plaisir. Donc on peut reconnaître cela par, premièrement, le fait qu'il ait été éjaculé. Également son odeur qui est particulière. Et également un sentiment et un état de fatigue qui fait suite à cela. Pour reconnaître... Ce liquide-là, on peut se baser sur ces trois points. Donc premièrement, le fait qu'il soit éjaculé. Deuxièmement, sur son odeur qui est particulière. Et troisièmement, sur l'état de fatigue qui fait suite à son éjaculation. Une question se pose, qu'en est-il donc de celui qui se réveille et qui trouve des traces de ce liquide sur ses sous-vêtements par exemple Il faut savoir qu'Al-Bukhari et Muslim ont rapporté Umm um Suleyme, radhiyallahu anha, questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la femme qui verrait durant son sommeil ce que voient les hommes. Vous voyez ici euh, la pudeur dans la manière de poser la question à la fois donc, elle a posé la question afin de s'instruire et de savoir quoi faire, et à la fois elle a été pudique, anha. Donc à propos de la femme qui verrait durant son sommeil ce que voient les hommes, doit-elle faire les grandes ablutions Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui répondre oui, si elle voit l'eau. Oui, si elle voit l'eau. Donc on comprend de là que, en toutes circonstances, celui, qui se réveille, celui ou celle qui se réveille et qui trouverait des traces de ce genre de de là, je suis sous vêtements, devrait effectuer les grandes ablutions. en toutes circonstances. Étant donné que celui qui dort, il ne peut pas distinguer les choses qu'on a vues précédemment. Donc l'homme qui verrait ce niki de là à son réveil, devrait impérativement effectuer les grandes ablutions. Et la femme qui verrait que le liquide spécifique aux femmes était sécrété, devrait également accomplir les grandes ablutions. Et vous n'êtes pas sans savoir, donc il y a différence entre les deux types de liquide. Celui qui est propre à l'homme et celui qui est propre à la femme. Le prophète, alayhissalat wa sallam, dans un autre hadith, il disait que celui de l'homme, donc il est, il est épais, Est blanc, et celui de la femme, il est fluide et jaunâtre. Reste une question à aborder, ici, relative au cas de celui qui se réveille en trouvant ses sous-vêtements humides et qui ne saurait pas exactement qu'est-ce qu'il en est de ce liquide. Donc pour répondre à ça, il est bon de faire un récapitulatif. Il faut savoir qu'il y a trois cas de figure ici qui se présentent. Premièrement, personne qui se réveille avec la certitude que ce liquide-là, donc c'est du sperme. Alors en toutes circonstances, il faudra effectuer les grandes ablutions. La personne qui se réveille, qui verrait donc ses sous-vêtements, dire humides, et qui a la certitude que ce n'est pas du sperme. Alors à ce moment-là, elle va se contenter de nettoyer cette chose-là, puis d'accomplir ses ablutions normalement, sans avoir recours aux grandes ablutions. Comme ce serait le cas si, par exemple, elle constate des traces d'urine, Ou de ma vie. Et on avait dit que ma vie, c'est le liquide prespermatique dont l'émission ne rend pas les grandes ablutions obligatoires. Troisième cas de figure, c'est celui qui ne sait pas. Et lui, donc, il va prendre en compte des indices. Si jamais il se rappelle que pendant son sommeil il a vu un rêve à connotation sexuelle, alors à ce moment-là il va faire prévaloir le fait que c'est du sperme. Si par contre il n'a pas le souvenir d'avoir vu de rêve à connotation sexuelle, alors il va chercher à se rappeler de l'état dans lequel il était avant de dormir. S'il si se souvient qu'il a eu une pensée à connotation sexuelle avant de dormir, alors il faudra prévaloir le fait que ce liquide Et du liquide prespermatique, elle m'a dit. Et à ce moment-là, donc, il le nettoiera et il pratiquera ses ablutions normalement sans avoir recours aux grandes ablutions. Si par contre il ne se souvient pas d'avoir une pensée particulière avant de dormir, alors étant donné que la base c'est l'absence d'obligation, D'avoir recours aux grandes ablutions, et eh bien elle restera sur cette base-là, selon l'avis de certains gens de science, et se contentera là aussi de nettoyer sans avoir recours aux grandes ablutions. Ça donc c'est relatif au premier point contenu dans l'état de souillure majeur. Et le deuxième point, il est le relatif à la rencontre des deux sexes. Littéralement, la rencontre des deux circoncisions, c'est-à-dire les endroits circoncis du sexe masculin et du sexe féminin. Sachant que concernant le sexe féminin, en français on parlera plus d'excision. La circoncision concernant l'homme et l'excision concernant la femme. Au passage, l'excision concernant la femme était pratiquée à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle a pour but de diminuer l'appétit sexuel de la femme sans pour autant le faire disparaître. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à la femme qui était chargée de faire cela, il lui disait de ne pas trop insister. Lorsqu'elle coupait donc la partie qui doit être enlevée, afin de ne pas faire disparaître totalement le plaisir sexuel. Mais c'était donc afin de le diminuer. Quand on veut que ce soit obligatoire ou recommandé, on aura peut-être l'occasion d'aborder ça plus tard, incha'Allah ta'ala. Donc ce qui est visé ici c'est la rencontre des deux sexes, en d'autres termes donc la pénétration, étant donné que ce qui est voulu ici ce n'est pas par exemple juste le frottement, mais c'est bel et bien la pénétration. C'est d'ailleurs pour cela que les fouqahats, dans ce genre de question-là, ils expriment cela en disant donc que disparaisse le gland du sexe masculin à l'intérieur du sexe féminin. Afin donc de bien déterminer ce qui est voulu ici. Et ça a déjà été mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira. Qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il se trouve entre ses quatre membres et qu'il a des ébats avec elle, alors les grandes ablutions deviennent obligatoires. Et dans la version de Moussim, on avait vu, même s'il n'éjacule pas. Donc la simple rencontre des deux sexes, c'est-à-dire la pénétration, est suffisante pour que. Les grandes, les grandes ablutions deviennent obligatoires. On retrouve également cela dans un autre hadith rapporté par Muslim d'après Aïcha radhiyallahu anha. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait s'il se retrouve entre ses quatre membres et que La circoncision euh, frôle l'autre circoncision. Donc là également, c'est une image. al-Khitanu al-Khitan. C'est une allusion à la pénétration. Alors les grandes ablutions deviennent obligatoires. Donc on voit qu'ici... Euh, il n'a pas conditionné cela par l'éjaculation. Donc, à partir de ce moment là, les grandes, les grandes ablutions deviennent obligatoires. Également, le shir donc il a mentionné, après avoir parlé de l'état de souillure majeur, la manifestation du sang des menstrues et des logis. Et La preuve de cela, c'est la parole d'Allah s.a. de Sura Al-Baqara La taqarabuhunna hatta yatuhurn Fa-idha tatahharna fa min haythu amarakumullah Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures Et lorsqu'elles se sont purifiées Alors présentez-vous à elles de là où Allah vous l'a ordonné. Ce qui est vidé ici, donc, c'est le fait qu'elles aient fait les grandes ablutions concernant, ou suite, euh, au menstrues. Donc, ici, il faut que le sang ait arrêté de couler. À partir de ce moment-là, donc, elles peuvent... effectuer les grandes ablutions et on retrouve l'ordre qui est donné de le faire dans un hadith rapporté par al-Bukhari et muslim d'après Fatima bint Abi Hubeish qui souffrait de métroragie et qui questionna le prophète wa sallam, et lui ordonna d'attendre le nombre de jours qu'elle avait l'habitude d'attendre c'est-à-dire avant qu'elle ne souffre de métroragie puis de faire les grandes ablutions et de prier. Donc on retrouve ici le fait que la femme se doit d'attendre que le sang ait arrêté de couler, si elle est donc atteinte du sang des monstrues. si elle est touchée par la métroragie, alors à ce moment-là elle va attendre le nombre de jours qu'elle avait l'habitude d'attendre, et après cela donc, elle fera les grandes ablutions, Et elle pourra prier. Et on verra ça en détail euh, dans le chapitre relatif au Insha Allah. Quant au sang des c'est un, un sang qui s'écoule pendant et après l'accouchement. Et parfois deux ou trois jours avant. C'est ce qui est visé par le sang des lochis, nifas. Et il est considéré comme le sang des menstrues. D'ailleurs, on retrouve qu'en arabe, « Al-Hayd », c'est-à-dire les menstrues, sont parfois appelés « Nifas ». C'est pour cela qu'un jour le prophète, wa sallam, a dit à Aisha « La'allakino fisti », c'est-à-dire « Peut-être que tu, il, il est possible que tu aies été touché par le sang des monstrues », bien qu'il a utilisé le terme « Nifas » qui renvoie à la base au Loshi. Or comme vous le savez, Aïcha n'a pas eu d'enfant, donc forcément ce qui était visé ici c'était al-Hayd. Donc quant au sang des lochis, c'est un sang qui s'écoule pendant et après l'accouchement et parfois deux ou trois jours avant, il est considéré comme le sang des menstrues D'ailleurs les ulama sont unanimes sur le fait que les grandes ablutions deviennent obligatoires suite à la manifestation du sang des menstrues, ou du sang des logis. Et c'est à partir du moment où il aura complètement cessé de s'écouler que la femme effectuera les grandes ablutions. Donc ce point-là est important. Également, parmi ce que l'auteur a mentionné, rahimahullah, il y a la mort hormis celle du martyr. Et le lavage des morts est nécessairement connu de la religion. Les musulmans, ils connaissent tous le fait que les morts doivent être lavés. Les morts musulmans doivent être lavés. Al-Bukhari, et musulmans, ont rapporté d'après Ibn Abbas, anhuma, un hadith Dans lequel le prophète wa sallam, a dit à propos d'un homme qui était mort piétiné par sa chamelle alors qu'il était en état de sacralisation, c'est-à-dire pendant le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « lavez-le avec de l'eau et du jujubier ».« Lavez-le avec de l'eau et du jujubier », c'est-à-dire cèdre. Et ceci est valable en toutes circonstances. Que la personne soit morte de manière subite, ou par accident, ou par maladie, que ce soit un grand, que ce soit un petit, un homme ou une femme, les morts musulmans doivent être lavés. Reste une question à aborder, en plus de l'exception qu'a mentionné le shir, c'est celle de l'enfant qui est mort dans le ventre de sa mère. est-ce qu'on doit le laver ou pas La réponse, c'est que tout dépend de son âge. C'est-à-dire de savoir si l'âme lui avait été insufflée ou non. Et comme vous le savez, donc l'âme, elle est insufflée au bout de quatre mois. Comme cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans le célèbre hadith, d'Ibn Mas'ud, Radiallawa An, qui disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a informé. Et il est le véridique, digne de confiance. Et le hadith, donc vous le connaissez, qui est relatif à cela. L'auteur a donc exempté la mort du martyr. Ce qui est visé par le martyr ici, c'est celui qui est mort au combat. En effet, le Bukhari, rahimahullah, a rapporté d'après Jabir, an, que le prophète, wa sallam, a ordonné que soient enterrés ceux qui furent tués durant la bataille de Uhud dans leur sang. Et ils n'y furent pas lavés et la prière funéraire ne fut pas accomplie sur eux. Donc ils ont été enterrés tels quels, dans leur sang, et ils n'ont pas été lavés et la prière funéraire n'a pas été accomplie sur eux. On retient de cela que le cas du martyr est un cas à part et qu'il n'est pas inclus dans le fait de laver. Dernier point qu'a mentionné l'auteur, parmi ceux qui rend obligatoire les ablutions, les grandes ablutions, il y a la conversion à l'islam du mécréant. Le mécréant, c'est-à-dire celui qui est mécréant à la base, al-Kafir al-Asli Ou celui Qui est Apostat al-Murtad Les deux sont visés ici L'Imam Ahmed Ainsi qu'Abou Daoud Al-Nasa'i et Al-Tirmidhi ont rapporté, D'après Qais Ibn Asim, Que le Prophète Sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se laver Avec de l'eau et du jujubier lorsqu'il est entré Dans l'Islam Et d'autres savants furent d'avis que cela n'est pas obligatoire. Et selon eux, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait ordonné à Qaïs de se laver, cet ordre-là ne signifie pas l'obligation. Alors que vous n'êtes pas sans savoir que l'ordre à la base, il indique, il implique l'obligation. Sauf s'il y a un indice qui prouverait le contraire. Cet indice-là, selon ces autres ulama qui sont d'avis que ce n'est pas obligatoire, c'est que si c'était obligatoire, selon eux, le prophète wa sallam, aurait donné un ordre général. Vu le nombre de compagnons qui sont entrés dans l'islam, et vu l'importance de la connaissance de ce genre, de verdict-là. Or, le Prophète, n'a pas donné cet ordre général. Ils ont donc déduit de cela que ce n'est pas obligatoire et que ça reste recommandé. Cependant, on peut répondre à cette argumentation qui, comme vous en êtes rendu compte, est une argumentation relativement solide, on peut répondre que le fait de donner un ordre à un compagnon rend cet ordre-là valable pour le restant de la communauté. D'autant plus qu'il n'y a aucun indice qui laisserait à penser que ce soit spécifique à ce compagnon-là. Et l'ordre qui est donné à un membre de la communauté C'est un ordre qui concerne le restant de cette dernière. D'autres avis ont été adoptés et émis par les savants concernant ce sujet-là. Et dans tous les cas, le plus prudent, c'est de faire les grandes ablutions. Ce qui permet de sortir de la divergence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le chirim Ibn al-Uthaymin, quand il dit cela, quand il dit que ça permet de sortir de la divergence Il vise par là le fait que si tu fais tes grandes ablutions, dans tous les cas, peu importe la vie par lequel tu seras convaincu, la prière que tu vas faire suite à cela sera acceptée. Alors que si tu ne les fais pas, selon certains avis, ta prière, et sa validité donc sera euh, mise en cause. Donc il est plus prudent dans ce genre de questions-là où les différentes preuves peuvent laisser pencher vers tel ou tel avis, il est plus prudent, donc, euh, de chercher à sortir de la divergence. En soulignant, bien sûr, ici, c'est un point important, que la sortie de la divergence n'est pas un argument en soi. Mais c'est quelque chose auquel tu as recours dans ce genre de questions-là. Pas de manière absolue. Et celui qui analysera bien les différentes questions dans lesquelles on est amené à dire qu'il est plus prudent d'avoir recours à telle ou telle chose afin de sortir de la divergence, il se rendra compte de cela et il pourra faire la distinction et la différence entre ces questions-là et les autres questions dans lesquelles ou dans lesquelles ce genre de discours-là n'a pas été tenu. Après cela, donc, l'auteur, il a cité quelques preuves scripturaires relatives à ces différents points. Donc, il a euh, fait mention du verset de sourate Al-Ma'ida, ce qui renvoie donc au premier point, à savoir l'état de souillure majeur. Et il a également fait référence au verset de sourate Al-Baqara, ce qui renvoie au deuxième point, relatif à la manifestation du sang des monstrues ou des lochis, Et également, il a euh, fait référence à l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de faire les grandes ablutions suite au lavage du mort. Et ce point-là, donc, on l'a vu précédemment. Donc, je vous renvoie au chapitre relatif à cela. Et enfin, il a fait allusion à l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à celui qui était entré en islam de faire les grandes ablutions celui qui était entré en islam ici c'est qui et on a abordé donc cette question, cette question à l'instant et après cela donc il a mentionné c'est le deuxième point à retenir de ce chapitre la description des grandes ablutions et ça on le verra Euh, demain insha Allah demandons à Allah tabarak wa de nous faciliter et de nous assister à accomplir ce qu'il aime et agré et on lui demande de nous pardonner nos manquements, nos défaillances, nos péchés et on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui Allahu a'lam sallallahu Alaihi Wasallam, sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin